Thank you. J'ai ta vie ma vie Pour les meilleurs les filles Dans l'amour papa Il faut faire attention Si tu prends la jolie qui es un genre de desidere re bien vite ma chérie c'est l'amour ma mère pour la penne magie c'est l'amour magie pour la gerre ma joie Bien que tu t'en fasses, ça m'est dit, rien d'aurait voir. C'est que dans mon cœur, c'est ma qui que j'ai jamais. Bien que tu t'en fasses, ça me dit, on devrait voir. C'est que dans mon cœur, c'est ma que j'aime. C'est trop, c'est trop, c'est les cris des amoureux. Jaloux, jaloux, maladie des amour. C'est toi, c'est tout, c'est à mon boîte, jaloux, jaloux, maladie des amourés, c'est toi, c'est tout, c'est le guines jaloux, des amoureux, c'est toi, c'est c'est jaloux